Jean Bosco, Douimane. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 6 septembre 2022. Voici les grands titres de cette édition. L'ambassadeur de Cheno Burundi a annoncé ce lundi la construction d'un premier centre de traitement maternel et de dépistage prénatal à l'hôpital régional de Gitega. Et certaines agences risquent de ne pas s'engager dans le recrutement des travailleurs migrants burundais vers l'étranger à cause de la somme d'au moins 150 millions de francs burundais exigée pour leur approbation. Inquiétude partagée par des femmes ayant travaillé dans les pays arabes ainsi que l'Observatoire national de lutte contre la criminalité transnationale. Et dans la chronique santé comme tous les mardis, nous vous proposons une deuxième partie sur l'insuffisance cardiaque. Captez Isanganilo. Écoutez la différence. Oh bonjour. Une parturiente et son bébé ont perdu leur vie ce dimanche à l'hôpital de district de Ruziva suite à la négligence d'une certaine sage-femme. Des faits affirmés par les proches de la défunte et les autorités municipales présentes sur les lieux se dit. Ceci indique qu'une enquête va s'ouvrir pour punir les coupables. Nicole Nenina Hazwe pour les détails. La situation était tendue ce matin à l'hôpital de Houdziba situé en commune Mouha, après le décès d'une femme enceinte et de son bébé, survenu ce dimanche suite à une forte négligence des infirmiers. Une situation horrible, comme le décrit le beau-frère de la défunte. Est-ce que nous sommes arrivés à Wakakasoba de Mais nous ont regardés avec... Il n'a même pas voulu nous aider dans ses contractions, en disant qu'il était encore tôt. Hier, celui qui assistait à demander secours est inépuisable, m'a bien servi à la maternité. Mais au lieu de l'aider à accoucher, elle a plutôt appelé son mari. et lui a dit qu'il allait pour quelques minutes à l'étrier, sauf qu'elle n'est jamais revenue et a fermé à clé la salle de maternité. Cette tragédie n'est pas la première d'après les dires de ceux qui étaient venus se joindre aux proches de la défunte. Ils demandent un changement radical de certains infirmiers qu'ils jugent arrogants et malveillants. Les autorités municipales et la police étaient également sur les lieux. Et dans ces propos, le maire de la ville a fait savoir que l'affaire va être suivie de près. Le ministère en charge de la santé publique et la lutte contre le VIH-SIDA va prendre cette affaire en main et surtout tout ce qui concerne l'enterrement. Malgré cela, la foule n'a pas décoléré et demande plutôt un dédommagement et des sanctions sérieuses le plus tôt possible pour les coupables. Nicole Nenina Hazue sur cela, le ministère de la Santé publique, informe qu'une revue de décès a été commanditée ce lundi pour établir les responsabilités suivies. Docteur Chloé Ndaikunda, porte-parole de ce ministère. Après investigation effectuée sur place, en collaboration avec le maire de la ville de Bujumbura, qui était accompagné de ses services techniques, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le SIDA profite de l'occasion pour... Indiquer que c'est un cas que nous déplorons, qui est effectivement survenu à 20 h à l'hôpital de Rojiba. Il s'agit d'une femme en provenance d'Ogakwungwe qui avait été admise dans cette structure en date du 2 septembre 2022. Elle est décédée ce dimanche pendant son travail d'accouchement avec son bébé. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le SIDA saisit cette occasion pour démentir l'information selon laquelle la parturiante serait décédée dans une salle fermée. Au contraire, elle est décédée dans les mains des prestataires. Mais la situation ne nous laisse pas indifférentes. Une revue de décès a été commandité pour déterminer ses causes et établir les responsabilités. Cela devenait qu'il y aurait eu un manquement dans l'équipe de prise en charge des sanctions administratives et ou pénales seront prises à l'endroit des contrevenants. Docteur Chloé Ndaikunda, porte-parole du ministère de la Santé publique. Santé toujours en premier centre de traitement maternel de dépistage prénatal sera construit à l'hôpital régional de Gitega annonce faite ce lundi par l'ambassadeur de Chino-Burundi en accueillant la 21e mission médicale chinoise à l'hôpital régional de Gitega Le médecin directeur de cet hôpital a indiqué que parmi les besoins figure le manque d'équipement moderne pour les services techniques. Arthur Kavavouchi. Cette 21e mission médicale chinoise a été accueillie à l'hôpital régional de Gitega au moment où cet hôpital accuse en manque et criant de médecins spécialistes, comme l'indique le médecin directeur de cet hôpital. maintenant, l'hôpital régional de Gitega a seulement un spécialiste pour rendez du travail à pour Vous vous en bien. Avoir un tel nombre de médecins spécialistes de chinois, c'est une très bonne chose. Il y a des services spécialisés qui nécessitent des appuis d'équipement. Ce sont des services qui sont spécialisés, mais qu'on n'a pas vraiment des équipements modernes. Le représentant de l'ambassadeur de la Chine au Burundi a souligné que cette 21e mission médicale va établir le premier centre de traitement maternel et de dépistage prénatal. La 21e mission médicale chinoise a organisé cette formation pour entreprendre la mise en œuvre du projet de construction du mécanisme de coopération hospitalière Chine-Afrique au cours d'une année à venir et établira le premier centre de traitement maternel typique et de dépistage prénatal au Burundi. Ce programme de formation est une formation très pertinente et dans un effort de réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Et de la santé maternelle et infantile. Le chef du cabinet du gouverneur de Guitega a demandé à ceux qui ont suivi la formation sur la santé maternelle et infantile d'utiliser les acquis pour le bien-être de ceux qui vont venir vers eux. Deux médecins et quatre infirmiers ont été certifiés pour avoir suivi la formation sur la santé maternelle et infantile. Depuis Guitega, tu kava aussi radio Isanganiro. Merci Arthur Kawaouchi, un de nos correspondants à Guitéga, le contrôle provincial de l'état civil à Guitéga. De même qu'un policier de cette province, ont comparu ce mardi au tribunal de grande instance de la place dans un procès de flagrance. Le ministère public les accuse d'enlèvement de deux hommes et de leur avoir volé un montant de 200 000 francs burundais par extorsion. C'était le premier courant. Le ministère public a requis une peine carcérale de 15 ans pour les prévenus et la partie civile réclame un dédommagement de 270 000 francs burundais. Les prévenus reconnaissent l'infraction et demandent d'être pardonnés. Le procès a été mis en délibéré pour une très courte durée. Il est 13h30, à Bujumbura et sur Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. La somme de moins 150 millions de francs burundais exigée pour l'approbation d'une agence privée désirant recruter les travailleurs migrants burundais vers l'étranger est exorbitante. Certaines femmes et filles de Romangui qui s'étaient installées dans ces pays les années passées craignent que ces agences euh, demandent une grande somme d'argent recrutés pour garder leurs marges bénéficiaires. Prime Mbabokey, président de l'Observatoire national de lutte contre la criminalité transnationale, estime que pour cela, certaines agences risquent de ne pas s'engager dans cette affaire. Dans une déclaration dernièrement sortie par le ministère en charge des affaires étrangères concernant l'autorisation de fonctionnement des agences de recrutement des travailleurs migrants vers l'étranger, Sonia Nioubaoui, porte-parole de son ministère, explique que l'agence concernée devrait d'abord payer une caution. Les conditions et les modalités d'autorisation de fonctionnement pour toutes les agences de recrutement vers l'étranger sont les suivantes. Les statuts certifiés par l'Agence de développement du Burundi en bordéro de versement d'une caution des montants de 50 millions de francs burundais qui servira de réparation de préjudices subis par le travailleur migrant burundais du fait de l'Agence en bordéro de versement de comptes en devises, en manuel de fonctionnement prouvant ses capacités organisationnelles, techniques, matérielles et financières pour l'exécution des clauses contenues dans les accords bilatéraux avec les pays de destination de travail en matière d'échange de la main dœuvre Une agence dont le dossier de demande d'un certificat de licence est approuvé doit verser un montant de 100 millions de francs burundais sur le compte du trésor public. Certaines femmes et filles anciennement employées dans ces pays craignent que ces agences vont appliquer un retrait élevé sur leur salaire. Une crainte est partagée avec l'organisation NLCT et ton frère, militant contre la traite des êtres humains. Maître Prime Boukeye, président de cet observatoire demande au gouvernement de revoir à la baisse le coût de cette caution. Avant de démarrer les activités, les agences d'emploi privées locales doivent posséder une licence. Le coût de la licence est de 5 millions de francs burundais. L'article 14, quant à lui, il ajoute dans une autre dose en cet terme Je cite, L'agence ou la société dont le dossier est approuvé doit verser un montant de 100 millions pour sa licence. C'est une licence déjà payée et voilà que cet article 14 ajoute encore une fois 100 millions à payer pour le la même licence. L'article 13 de la même ordonnance vient mettre le couteau dans la plaie en disant que l'agence de recrutement de Manderez est également tenue de produire un bordel de versement d'une caution d'un montant de 50 millions d'offres burundais qui servira de réparation de préjudice subis par le travail migrant burundais du fait de l'agence. Cela est en train de pousser les agences de recrutement à éprouver une certaine crainte parce qu'elles se disent si jamais on verse ces 50 millions de caution, même si c'est compréhensible et que l'autorité compétente trouve que Le dossier est indésirable. Est-ce que son montant de 50 millions sera remise D'autres inquiétudes soulevées concernent la transaction du salaire via la banque centrale, de même que ces femmes et filles provenant de la province Rumongue qui sont revenues de ce pays. L'organisation NLCTO et ton frère craint que l'employé puisse être rémunéré en salaire insignifiant. Maître Prime Mbarouboukeye à la tête de cette organisation s'appuie sur le taux de change de devise appliqué par cette banque. Omer Ndouayo. Des habitants de quatre provinces, dont Makamba et Muyinga, recommandent aux organisateurs des élections des médiateurs collinaires ou des quartiers, euh, leur recommandent d'exiger qu'ils euh, soient... À politique, Ces habitants demandent aussi que ces médiateurs aient des formations et des formations en technique de médiation et résolution pacifique des conflits. Lors du dialogue intergénérationnel organisé par la coalition pour la paix, la COPPA, ces habitants ont trouvé que la dimension genre doit être prise en compte lors de ces élections des médiateurs collinaires. Suivez à ce propos, Silver Senghionva, c'est le secrétaire exécutif de la COPPA Burundi. Ces ateliers trouvent Le fondement dans les textes et les lois dont dispose notre pays, la constitution, la loi communale, même les ODD, les ODD parlent de ça, et la prévention et la gestion des conflits dans les communautés, et aussi euh, dans le discours du président de son investiture le 18 juin 2020. Au niveau des obstacles qu'ils ont relevés, d'abord la non-transparence dans la procédure d'élection de ces notables, du manque de crédibilité de ces derniers. La ligne de démarcation entre le rôle des notables élus, les éricorinaires, les machines anais et d'autres groupes d'initiatives communautaires dans la gestion des conflits. Ils ont aussi parlé de, de compétition négative et exclusion, interférence des uns des autres, manque de représentativité, indiscrétion et absence d'intégrité, non-respect des décisions prises, népotisme, clientélisme et méfiance entre les différents acteurs dans les communautés. Et ils ont parlé aussi de la corruption et l'achat de conscience ainsi que la non reconnaissance de cet organe par certaines autorités, la manque d'engagement de ces notables suite aux problèmes financiers. Et pour faire face à ces obstacles-là, ils ont recommandé que les organisations de ces élections soient conduites par des acteurs non politiques pour éviter justement euh, la partialité. Choisir les personnes à se baser sur l'intégrité et non la tendance politique, c'est toujours dans le cadre de la crédibilité. Renforcer les capacités des élites en technique de médiation et négociation. Ici, je dis des euh, notables. là, Bien déterminer le lourd de chacun et organiser des ateliers de sensibilisation et vulgarisation du de du de chacun. C'était Sylvain Senghioumva, secrétaire exécutif de la COPA Burundi, la coalition pour la paix. En bref, en actualité africaine, avant la chronique santé. Au moins 35 civils ont été tués, 37 autres blessés lundi 5 septembre lors de l'explosion d'un engin artisanal au passage d'un convoi de ravitaillement dans le nord du Burkina Faso. Ces convois escortés par l'armée ravitaillent des villes du nord soumises en blocus de groupes djihadistes. Selon nos confrères de France 24 citant des sources officielles, plus de 40% du territoire du Burkina Faso est hors du contrôle de l'État et les attaques se sont multipliées depuis le début de l'année. Radio Isanganiro, chronique santé. Je l'avais annoncé dans les titres, nous vous proposons une deuxième partie sur l'insuffisance cardiaque. Celle qui est chronique étant une complication grave de certaines maladies cardiovasculaires et respiratoires Sa prise en charge médicale repose alors sur les soins de ces maladies Bien que cette maladie touchant généralement les personnes âgées soit incurable Il y a des traitements faits pour aider le patient à se sentir mieux Et si la maladie n'est pas traitée à temps, elle peut entraîner de graves complications Et même conduire au décès Francine Diokugayo L'insuffisance cardiaque, qui désigne une anomalie du muscle cardiaque, telle qu'est définie dernièrement par le cardiologue Constantin Niamou touche essentiellement les personnes âgées. Mais dans certains cas, la grossesse peut constituer un danger chez la femme avec un problème cardiaque. Il y a deux catégories de femmes qui font euh, en général l'insuffisance cardiaque. La première catégorie, c'est des femmes qui ont déjà un problème de cœur, souvent euh, un problème valvulaire, qui tombent enceintes malgré les interdictions des médecins et qui sont en danger de mort à cause de la grossesse justement, pour elles-mêmes, mais également pour les enfants. La deuxième catégorie, c'est les femmes qui sont enceintes, mais qui n'ont pas de problème particulier au niveau cardiaque, mais à l'accouchement, qui développent une incidence cardiaque. C'est ce qu'on appelle la cardiomépathie du postpartum, par des mécanismes hormonaux. Alors, ces deux catégories de femmes sont traitées comme d'autres personnes qui présentent une incidence cardiaque. D'où il est recommandé que la femme enceinte avec une incidence cardiaque soit suivie par une multidisciplinaire comprenant au minimum un médecin cardiologue et un gynécologue. L'insuffisance cardiaque est une pathologie qui peut entraîner de graves complications. Cependant, certains médicaments peuvent aider le patient à améliorer sa situation. Le traitement de l'insuffisance cardiaque est essentiellement un traitement à base de médicaments. Il y a plusieurs catégories de médicaments qui agissent ensemble pour améliorer la fonction de pompe du cœur. Les insuffisances cardiaques, en général, sont des patients qui sont sous médication à hauteur de plus de trois molécules par jour. Alors, guérison chez un insuffisant cardiaque, ça peut se voir, mais c'est assez exceptionnel. Mais on peut nettement améliorer le pronostic des patients atteints d'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire, c'est des patients qui peuvent aller d'une simple limitation à l'effort à une limitation totale. Alors, avec un peu de chance et un bon traitement, les patients parviennent à garder une certaine activité qui leur permet d'être autonome. Parfois, les traitements médicaux ne suffisent pas et le patient est obligé de chercher une grève cardiaque. Le cardiologue Ignazangula fait remarquer que la prévention est possible à condition d'observer une hygiène de vie assez correcte. C'est une maladie, euh, je dirais, qui n'est pas euh, héréditaire, qui n'est pas contagieuse, mais donc qui nécessite une hygiène de vie assez correcte qui peut être prévenu comme toutes les autres maladies cardiovasculaires en évitant des consommations excessives de sel, de graisse, de sucre, de tabac, d'alcool et en pratiquant l'exercice physique assez régulièrement. L'insuffisance cardiaque est une maladie très grave qui doit être traitée à temps car à un stade très avancé, le risque d'un handicap ou de la mort est grand. Merci Francine Dirokugayo, merci docteur Nyamuzangwa pour ces éclairages. Avant de boucler ce journal, j'en rappelle quelques titres. L'ambassadeur de la Chine au Burundi a annoncé ce lundi la construction d'un premier centre de traitement maternel et de dépistage prénatal à l'hôpital régional de Gitega. Et certaines agences risquent de ne pas s'engager dans le recrutement des travailleurs migrants bourrondais vers l'étranger à cause de la somme d'au moins 150 millions de francs burundais exigée pour leur approbation. C'est une inquiétude partagée par des femmes ayant travaillé dans les pays arabes ainsi que l'Observatoire national de lutte contre la criminalité transnationale. 13h14 à Boujamboura et sur l'Issangadino. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndouaïo pour la mise en onde Au micro. Jean Bosco, Douiman a passé un très bon après-midi.